Pourquoi la victoire n'était-elle pas pour les musulmans En raison de la violation de la question du prophète et de la descente des archers de la montagne pour récupérer les chansons.